Quelle est la première chose La première chose qui a été révélée du Coran est le sacrifice de Sural al-Alaq.